Bienvenue À votre émission de métal progressif, la brique et le fanal. La brique et le fanal. プロテニマティス・ミシェル。 Bonsoir et bienvenue à cette émission La Brique et le Fanal en ce mardi 20 juillet 2010. Mon nom est Michel Proux et je serai là pour vous accompagner en musique jusqu'à 21h. e e u r s La Brique et le Fanal, qui je vous le rappelle, est une émission qui est consacrée au power metal, metal progressif, doom et rock progressif. Il s'agit de la seule émission consacrée entièrement au metal mélodique à l'horaire de ces fous depuis maintenant 10 ans.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 C'est cool pour 89 ans. Nous sommes à la recherche de chroniqueurs et d'animateurs pour toutes sortes de nouveaux projets, que ce soit pour la rentrée, l'hiver ou même cet été, écrits à p r o x i f u à c o m m e r c i a l u q t r c a ou v i s i t e c i f u c a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 89秒で。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 g r e a t i n man is w one hungry, orgasms are to others' misery. You check the time, see the hours passing by. Your castle is your golden dream. Living a lie with your boy queen. p o s s e s s i o n s on your shallow mind, plastic goods you'll leave behind. You must i buy your garden homes, soon you'll rest beneath their thrones. Sure. t h s t s me, that's me.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 Une prestation、euh, samedi après-midi. Au début du bloc, on a entendu le trio allemand Rage avec la pièce Savior of the Dead tirée de leur extraordinaire nouvel album Strings to a Web, qui est un autre、euh, de mes disques préférés p a r u jusqu'à maintenant en 2010.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 roulé rire de Au Mondial des amuseurs publics, Unipri x des Trois-Rivières, en partenariat avec Desjardins. Quatre jours remplis de festivités avec une panoplie de personnages farfelus pour toute la famille. Et sur la scène Loto-Québec, ne manquez pas Dominique et Martin et Peter McLeod. Du 29 juillet au 1er août, le fourrir e sera contagieux au Parc des g e n o u x lors du Mondial des amuseurs publics. Tous les détails au map3r.net. Texas p a r i présente Eclipse Festival 2010, le 10e anniversaire.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 Assemblage requis. Tous les jeudis de l'été, de 15 à 18 heures, on rappelle s samedis à 16 heures sur C'est Fou. C'est Fou. C'est Fou.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 C'est fou, ça. Musicien. Thank、you